Comienza con ella. Pero todavía no, espera, ¿qué es lo que tengo que decir? Mucho cultural. Intercultural. Culturalista, suna, ancheta y ratian. Fish. This is a film about a dramatic relationship between man and fish. The man stands between life and the death. The man thinks, the horse thinks. Gaurkoan, Horkinen beraiekin eh, erlazionatotako musikak hain zuzen. Gauan, bonso aratuz... Je suis ravie de vous retrouver pour passer cette petite heure en votre compagnie sur Gouret Conga. Alors ce soir, nous allons évoquer la, la question des migrants de manière musicale au travers d'une playlist diverse et variée abordant au fil des années et au fil des, des différents styles de musique la dure réalité des migrants et plus généralement des, des étrangers en Europe. Mais avant ça, nous allons débuter l'émission avec l'agenda de la semaine autour de deux dates. Alors, demain, euh, mercredi 16 novembre, euh, c'est la sortie du livre de Marie Cosnes, son deuxième livre sur les, sur les migrants. Euh, Celui-ci s'intitule « Comment on expulse ?» et il est euh, édité aux éditions du, du Croquant. Alors ce deuxième ouvrage euh, sur la question des migrants fait suite à un premier, intitulé « Entre chagrin et néant » qui nous avait permis d'ouvrir les portes du tribunal de Bayonne et d'assister aux, aux audiences des étrangers placés en rétention à Hondaï. Cette fois, elle, elle, va, nous, elle va nous conduire un peu plus loin pour essayer de, de, de tenter et de nous amener au cœur de, de cette machine à expulser. Tout comme euh, Entre Chagrin et Néant, pour lequel nous avions eu le, le plaisir de, de, de discuter sur cette antenne, j'espère que Marie euh, pourra, au cours d'une prochaine mission, venir disséquer cette machine à expulser, si justement nommée. Alors, euh, en attendant de, de pouvoir l'écouter euh, sur, euh, sur cette antenne, vous, vous pourrez la retrouver jeudi 17 En, en fin d'après-midi à partir de 18h30 à, à l'autre cinéma de Bayonne où elle sera présente pour animer une soirée migrant scène euh, festival organisé annuellement par la CIMAD et elle sera en compagnie d'Audrey Hoc, documentariste qui présentera son, son documentaire chronique de CIMAD dont nous avions parlé euh, il y a de cela quelques semaines Alors nous allons attaquer euh, donc cette, euh, cette rétrospective musicale avec, euh, pour commencer donc des, des chansons on va dire, qui appartiennent au répertoire classique de la chanson française avec euh, tout d'abord Georges Moustaki. Euh, en euh, 1969, il a donc écrit euh, et interprété Le Métèque. Donc ce, en français, ce mot euh, a été utilisé dans un contexte bien évidemment de xénophobe et il a été notamment employé dans les textes du penseur nationaliste Pierre Maurras à partir de la fin du XIXe siècle. Le terme a pris une connotation bien évidemment péjorative et est passé dans le langage courant, devenant une insulte désignant les immigrés et dans un sens plus large, les étrangers résidant en France. Donc en 1969, le chanteur d'origine grecque a donc fait cette chanson, le métèque. Avec ma gueule de mes de juifs errants, de poitres grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens, et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins.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 ma douce captive Mon âme sœur, ma source vive Je viendrai boire tes vingt ans Et je serai prince de cent rêveur Ou bien adolescent Comme il te plaira de choisir Et nous ferons de chaque jour Toute une éternité d'amour Que nous vivrons à en mourir Nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Alors dix années, euh, dix ans après, nous avons euh, sur les ondes sur les ondes de la, la première euh, chanson ouvertement engagée sur les conditions des, des immigrés en France, et euh, donc ce racisme qui, euh, dès la fin des années 70, commençait à se banaliser, avec donc euh, la chanson euh, fameuse de Pierre Perret, Lily. Donc cette, cette chanson avait obtenu à l'époque le, le prix de la LICRA, donc de la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme. On pourrait dire que Lily, ça retrace l'histoire du racisme sur fond d'ironie, Et euh, je pense que la que la phrase la plus fameuse de donc de, de, de ce texte est la, cette formulation stéréotypée donc de la de la belle famille qui euh, on se rend compte à traverser les, les, les années euh, en effet donc cette belle famille lui dit on n'est pas raciste mais bon ça nous quand même, ça nous dérange quand même qu'une qu'une noire entre dans notre famille donc On voit euh, au tout début du, de, du texte, on voit cette vision idyllique que, que Lily, donc cette, cette Somalienne arrivée en France, a du monde et euh, a de la société. Et euh, plus généralement de, de la réalité à laquelle elle va, elle va venir se heurter. Puis au fur et à mesure donc, du texte, on voit, que, euh, le, le, on voit cette évolution de, psychologique du migrant qui fait donc de, de, de Lily, cette, cette femme, le, le type même du migrant plein d'espoir lors de son départ vers l'Europe et qui est euh, rapidement euh, désillusionnée. Alors, euh, cette désillusion qui va ensuite conduire On une prise de conscience de l'ampleur du racisme dans les pays occidentaux. Elle arrivait des Somalis, Lily Dans un bateau plein d'émigrés Qui venaient tous de leur plein gré Vider les poubelles à Paris Elle croyait qu'on était égaux, Lily Pays de Voltaire et d'Hugo, Lily Mais pour si en revanche Il faut deux noirs pour une blanche Ça fait un sacré distinguo Elle aimait tant la liberté, Lily Elle rêvait de fraternité, Lily Un hôtelier russe crétant Lui a précisé en arrivant Qu'on ne recevait que des blancs Elle a déchargé les cajots, Lily. Elle s'est tapée les salles boulots, Lily. Elle crie pour vendre les choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant. Même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aimait un beau blond frisé, Lily était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit Nous ne sommes pas racistes pour dessous, mais on ne veut pas le ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily. Ce grand pays démocratique, Lily. Elle n'aurait pas cru, sans le voir, que la couleur du désespoir là-bas aussi, ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily. Elle a vu Angela Davis, Lily Qui lui dit « Viens, ma petite sœur » En s'unissant, on a moins peur Des loups qui guettent le trappeur Et c'est pour conjurer sa peur, Lily Qu'elle lève aussi un point rageur, Lily Au milieu de tous ces gudus Qui foutent le feu aux autobus interdits aux gens de couleur Mais dans ton combat quotidien, Lily Tu connaîtras un type bien, Lily Et l'enfant qui naîtra un jour Aura la couleur de l'amour Contre laquelle on ne peut rien On l'a trouvé plutôt jolie, Lily Elle arrivait des Somalies, Lily Dans un bateau plein d'émigrés Qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles la pâte Alors, on fait maintenant un euh, bond de, de 30 ans en avant avec des chanteurs qui euh, dénoncent encore et toujours cette euh, condition des migrants, mais cette fois sans passer par la voie de, de l'ironie. En effet, désormais, on ne sourit plus, mais on, on hurle, on laisse sortir ces, ces cris de douleur. Néanmoins, l'utilisation de la, de la langue française reste toujours et encore une, une arme inconditionnelle. Alors... On va maintenant écouter euh, « "Ouvrez les frontières », qui est donc la, la chanson phare de l'album de Tiken Fakoli, l'Africain, sorti en 2007. Et à elle seule, cette chanson résume la, la situation de chaque migrant souhaitant venir en Europe, ce, ce cri de rage contre un système de plus en plus refermé sur lui-même, allant à l'encontre de, de la nature humaine qui se définit, entre autres, par la liberté d'aller et venir. Et peu importe que cette liberté de, de circulation se manifeste par le simple fait de traverser une rue ou bien euh, de traverser une mer pour tenter sa chance ailleurs. I don't suite de nombreux artistes français ces dernières années ont euh, clairement marqué leur positionnement face à la, la face à la question des, des migrants et plus largement face à une politique d'immigration de plus en plus unique des gouvernements successifs depuis 2002. C'est à travers deux textes deux de style et d'origine très différentes que nous allons maintenant euh, aborder ces sujets. En euh, 2010, le groupe de rap MAP, le ministère des Affaires populaires a enregistré une chanson extrêmement virulente à l'égard de la chasse aux sans papiers menée par le, par, le gouvernement, euh, par le gouvernement de Sarkozy et en particulier menée par le, le ministre de l'immigration de l'époque, Monsieur Besson. Donc, euh, en effet, actuellement, dans, dans, dans la société française, tout est fait pour favoriser le repli sur soi et pour euh, décourager le, les citoyens de prendre part aux actions collectives. Et le soutien aux sans-papier est néanmoins un, un combat essentiel. Le, le, le simple sentiment d'appartenance à une humanité commune devrait spontanément nous rendre solidaires de ces personnes qui subissent à l'heure actuelle une violence insupportable. Violence administrative, lorsqu'une préfecture refuse par, euh, par tous les moyens, euh, y compris ceux illégaux, de procéder à une régularisation qui pourtant correspond bien souvent aux critères légaux ou encore quand l'aide sociale est refusée à une famille pour la seule et unique raison qu'elle est sans papier. Violence administrative, mais également violence policière des interpellations et des expulsions. Faut-il rappeler qu'il qu y a quelques années, plusieurs personnes ont, se sont suicidées pour échapper aux forces de l'ordre. Également que certains policiers trop zélés ont procédé à des expulsions tellement musclées que des individus sont morts étouffés par leur baillon lors du, du voyage en charter. Espérons qu'un jour ces, ces œillères finissent par tomber. C'est en tout cas euh, en vue d'une véritable prise de conscience et au-delà du simple clivage j'aime ou j'aime pas le rap », qu'il est essentiel de prendre le temps d'écouter les paroles de ce cri de rage contre une politique absolument inhumaine. Le gibier sans papier a du souci à se faire chasseurs assermentés renifle les tanières Le ministère de la chasse aux immigrés a ordonné une battue brutale et sans pitié Ils ont lâché les chiens, les matraques et les tasers Opération Gestapo, nettoyage au carcherge. La nouvelle circulaire de la haine est très claire C'est tout le monde dehors, à coups de grosses rangers Objectif 25 000 reconduite à la frontière. Ordre sans temps, ce décret du ministère. Fais sonner l'alerte. La chasse est ouverte, plus rien ne les arrête La chasse est ouverte, objet de prix 25 000 reconduites à la frontière Ordre, sentence, décret du ministère Appel à résistance La chasse est ouverte, c'est l'état d'urgence La chasse est ouverte Monsieur le Président a dit à monsieur le ministre De dire à monsieur le préfet de faire Péter les registres, de remplir les charters Les consignes sont très claires, à la porte Les métèques, on veut que des pots clairs. Les ordres sont d'usées, de méthode efficace Appel à délation pour expulser Les saleras, Paris a des faux d'Avichi sous l'occupation Réminiscence d'une époque, le fantôme s'appelle Papou La milice républicaine est passée à l'action Elle a raflé les mômes dans les cours de récréation Elle traque jusque dans les églises et les mosquées Dans les usines, les gares et les universités Cours, mon frère Cours, ma sœur Cours pour être libre, moi je sais que tu as peur Cours dans l'indifférence du peuple De France, ils ont voté Et maintenant, silence Objectif. 25 000 reconduites à la frontière Ordre, ce décret du ministère Fais sonner l'alerte, la chasse est ouverte Plus rien ne les arrête, la chasse est ouverte Objectif, 25 000 reconduites à la frontière Ordre, ce décret du ministère Appel à résistance, la chasse est ouverte C'est l'état d'urgence, la chasse est ouverte S'il vous plaît, dessine-moi un mouton Un mouton <rire> T'as tes papiers rattrape Dommage Entendez-vous, chers citoyens, le corps de chasse qui sonne Française, français, entendez-vous l'île guerrier qui résonne Au nom de la patrie des droits de l'homme je, je dégage Quand ce pays la chasse à l'homme est désormais ouverte Du 1er janvier au 31 décembre Sachez chasser Comme bon vous semble Chasse en pleine chasse à court Chasse à l'impasse Chasse et croisée Les chasseurs à court Ça y est la meute est lancée Petit lapin Sors de ton terrier vers ton pays lointain On doit te faire retourner Peu importe c'est la masse La mort qui t'attend, aussi de terre, hors la loi, hors de la loi des yeux, loin du cœur, cœur de pierre. Cours, cours, tu peux toujours courir. Cours, cours, toi devoir partir. Cours, cours, on te suit à la trace, quoi qu'il en soit, dans tous les cas faut que tu penses que c'est perdu d'avance, va falloir que tu y passes. Le capitaine de chasse, le garde-chasse, le lieutenant de chasse, tous sont sur ta piste, c'est sûr. Tu risques d'y laisser des plumes. Il y a un contrat sur ta tête, petit bonhomme. Objectif, 25 000 reconduite à la frontière. Ordre sans temps, ce décret du ministère l'alerte, la chasse est ouverte Plus rien ne les arrête, la chasse est ouverte Objectif 25 000 reconduites à la frontière Ordre, sentence, décret du ministère Appel à résistance, la chasse est ouverte C'est l'état d'urgence, la chasse est ouverte Un enfant vient de naître, la expliqué, chasse est, est ouverte la femme Noir se jette par la fenêtre, la chasse est ouverte C'est la sortie de l'école, la chasse est ouverte Au berceau à l'hôpital, la chasse est ouverte Aux armes citoyens, la chasse Il est ouverte Du premier au 31, la chasse est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 Moins violente, mais tout aussi virulente dans le dans le message, la chanteuse française Clarica a en 2009 écrit et interprété bien mérité, euh, qui réduit volontairement le migrant, l'étranger, à une simple carte en plastique, qui reste pour l'administration française le seul et unique bout de papier permettant le, le séjour en France pour n'importe quel étranger. Mm. de l'enfance, l'amour qu'on m'a donné Szia, ce tour très rapide et euh, en rien exhaustif. Il existe une quantité phénoménale de, de textes mis en musique, euh, textes qui abordent le thème de, de la migration et plus largement de l'intégration des étrangers. Intégration qui est devenue un véritable sujet de politique intérieure avec euh, l'arrivée de M. Sarkozy à la tête de l'État français. Mais euh, il a fallu faire un tri Et il m'a semblé que ces quelques chansons illustraient parfaitement le, le glissement auquel nos sociétés ont dû, ont dû faire face en une quarantaine d'années à cause non seulement de la montée en puissance de la xénophobie et des partis d'extrême droite et euh, chose beaucoup plus grave à mon avis à cause de cette banalisation du racisme dans notre, dans notre quotidien. Bien sûr, euh, nous ne pouvions pas faire une émission sur la place des migrants dans, dans la chanson sans euh, entendre cet hymne à tous les migrants ayant un jour décidé de quitter leur pays pour tenter une vie meilleure en Europe. Vous, aurez, euh, vous reconnaîtrez sans doute le, le fameux clandestine de Manu Chao euh, comme quoi, au-delà de, de l'engagement politique, un texte peut devenir euh, un véritable tube. Alors, le, les paroles de, de, de cette chanson sont, ne sont autres que le récit à la première personne d'un clandestin, seul, condamné à courir pour, pour fuir l'autorité, car il est simplement hors la loi, puisqu'il est sans papier. Euh, clandestin parti vers le nord, à la recherche d'un travail, en laissant toute sa vie derrière lui, donc comme il le dit si bien, entre Ceuta et Gibraltar, pour se retrouver perdu au cœur de la grande Babylone, tel un, un fantôme errant. Euh, il est juste appelé le clandestin, et non pas par son nom, devenant ainsi un parfait anonyme comme le sont ses, ses compagnons de route. Il est rejeté par la société, comme tout ce qui est illégal. Vous, vous entendrez la marijuana, ou encore le travail au noir, la mano negra, petit clin d'œil en, en passant à son ancien groupe. C'est donc euh, sur ce tube que je, je vous laisse, non sans vous souhaiter une excellente soirée. Et surtout, restez sur Ancheta, car euh, suis votre hebdomadaire au cours de Shkara Bonne soirée à tous et à très bientôt. Adieu. Solo voi con mi <mérés> pena, solava mi condena. Correre mi destino para burlar la lei. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa una ciudad del norte, yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad, solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino por no llevar papel perdido en el corazón de la grande papilón, me dicen el clandestino, yo soy el ley. Mano negra, clandestina, peruano, clandestino, africano, clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón. De la grande babilón, me dicen el clandestino, por no llevar papel, Argelino, clandestino, nigeriano, clandestino, boliviano, clandestino, mano negra ilegal. <tos> vamos a ver si hay que decir gracias ¿cómo es eso con ella? pero todavía no, espera ¿qué es lo que tengo que decir? mucho cultural intercultural Cultura culturalista sonar, ancheta y radial gurekunka fish. This is a film about a dramatic relationship between man and fish. The man stands between life and death. The man thinks Kuntz eskolak Ancheta irratian. Ratian. come martia ange, Egunon, eri, gure maiteri. Bigaren, nous allons faire la révision de la deuxième leçon issanaditsa le verbe être à toutes les personnes du présent Ni nice, je suis. Hi He, au féminin et au masculin, tué. Hurada, il ou elle est. gugara nous sommes. Sousara, vous êtes, au singulier, ou bien tué. Suex arrêté. Vous, au pluriel, vous êtes, Hayek dira, il ou elles sont. Dans la méthode assimile, il manquait « he, heis », c'est-à-dire « tuer ». Dans les méthodes d'enseignement de basque pour débutants, on n'aborde pas le « he, heis ». C'est le véritable tutoiement, mais sa conjugaison présente des difficultés. En basque, sous tout en étant un vouvoiement, peut parfaitement être utilisé entre amis de longue date. Et il a l'avantage de ne comporter aucune difficulté particulière, car il se conjugue comme les autres personnes. Voici donc le singulier et le pluriel avec les pronoms sujets du verbe isan. Ni, ikajlea naïs. Je suis l'élève. Gou ikashleak gara. Nous sommes les élèves. Su irakaslea sara. Vous singulier êtes enseignant ou enseignante. Suek irakasleak sarete. Vous au pluriel. Et les enseignants ou enseignantes. Amaya nire Laguna da. Amaya est mon ami. Amaya eta et jon Gure Laguna dira. Amaya et Jon sont nos amis. Nire Laguna, mon ami, au masculin ou au féminin. Nire lagunak, mes amis. Gure irakaslea notre enseignant ou enseignante. Gure irakashleak, nos enseignants. Sure laguna, votre ou bien ton ami. Sure lagunak, vos Ou tes amis. Les possessifs Nire, Gure et souré sont invariables en genre et en nombre. Euh, voilà donc on va, après la révision, nous allons commencer véritablement la troisième leçon. hilugaren ikash Gaïa. Egunon Amaya. Bonjour Amaya. Köszönöm szépen, Jan. A vós, vagy a vós, Jan. Nire lagunak Heldú dirá. Neska Maite da. Mes ami a Rív. Sete fél, sémaité. Ser neska polita. Eta Mutiluri norda. Quelle jolie fille! Et ce garçon, qui est-ce? Hori Pachida. Rassou Yon Norda Gisonhura. Celui-là, c'est Pachi. Dites-moi Yon, qui est cet homme là-bas? bien, dis-moi Yon, qui est cet homme là-bas? Gisonhura yakesh Da. Gure irakas leada. Cet homme, c'est Yakesh. c'est notre professeur. Poursuivons avec les démonstratifs en basque. Era kugeleak. En basque, nous avons trois démonstratifs: hau, hori, hura. Au singulier, et les mêmes au pluriel que nous étudierons plus tard. En gros, on les distingue par la distance qui nous sépare de la personne ou de la chose. Voyons. How » c'est quelque chose quand quelque chose est très proche par rapport aux autres. Neska hau maiteda. Cette fille-ci, c'est Maite. Ou encore etche hau politada. Cette maison-ci est jolie. Hori, c'est quelque chose qui est un peu plus loin par rapport aux autres. Mutil Hori, Yonda. Ce garçon-là, c'est Yon. Karikaori, Ashular Karikada. Cette rue-là, c'est la rue Ashular. Hura, Hura. Montre quelque chose qui est encore plus loin. Toujours par rapport aux autres. Heri hura, Askaïneda, Ce village là-bas, c'est Askaïn. Mendi hura, la rune da. Cette montagne là-bas, c'est la rune. Hura veut dire donc celui-là là-bas. Ou... C'est le là, là-bas. Mais en outre, et nous l'avons déjà vu dans les leçons précédentes, ce véritable démonstratif sert aussi comme pronom sujet pour indiquer la troisième personne dans la conjugaison, il ou elle. Il est vrai que ça aussi, nous l'avions déjà vu dans nos leçons précédentes. Hurada", il est ou bien elle est. Neshka Hau, cette fille-ci, près de moi, par rapport aux autres. Mutil Hori, ce garçon-là, un peu plus loin, par rapport aux autres. Et enfin, Mendi Hura, cette montagne là-bas, encore plus loin. Cette semaine, donc, on vous propose plusieurs mots nouveaux. Echea, la maison. Karika, la rue, Mendia, la montagne, Heria, le village ou bien le pays ou le peuple. Et tout le monde sait que Achoula, puisque nous en avons parlé mmh. plus haut, Achoula, c'est le plus grand écrivain basque du XVIIe siècle. En général, le a final correspond à l'article « le » ou « la » en français. On l'appelle aussi le déterminant. Quand le nom se termine par un « a, il n'y a pas lieu d'ajouter un autre « a. Exemple, « neshka »,« fille », mais aussi « la fille ».« karika »,« rue », mais aussi « la rue ». En consultant un dictionnaire basque, « histeguia », Les noms y étant indiqués sans article, ceux dont le « a » final est organique apparaissent clairement. Un dernier point. « Eche bat » veut dire « une maison ».« Subi bat »« un pont ».« Bat » veut dire « un » ou « une » et il se place après le nom. Ces tournures, nous allons les réemployer par la suite. La répétition étant la base de l'acquisition. Quant aux mots nouveaux, n'essayez pas de tout retenir forcément. Essayez par exemple de retenir cinq mots nouveaux par le son. Maintenant, nous passons aux exercices. kada Est-ce que c'est notre rue? Herya eta subiya politak. dis Le village et le pont sont jolis. Ikushi ni re echea. Regardez ma maison. Hori su de ira Celui-là, c'est votre professeur ou ton professeur. Souek Adosh Sarete Est-ce que vous êtes d'accord Et le vous êtes est au pluriel. Bai Gu Adosh Gara Oui, nous sommes d'accord. Hura ibayada. Celui-là, là-bas, c'est le fleuve. Voilà, là, nous avons terminé la troisième leçon. Et nous vous disons, il couche arté. On se permet de rappeler qu'il faut absolument que vous veniez prendre les polycopies ici, à la maison Goulehiratia. Ainsi, vous allez pouvoir suivre naturellement nos cours, sinon ça vous sera très difficile de le faire. On compte bien sur vous, ici on vous attend les bras ouverts. Kuraiya <hazad> on oh! taikusarte. Iskunts eskolak antzeta irratian. Könyeibongo, gay bongo, könyeibongo, könyeibongo. Hát, gay bongo, Hahaha. De, de, gay bongo. de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, que Burekunga. This is a film about a man and a fish. This is a film about a dramatic relationship